Wan Qibla présente le cœur en action Madaridus Salikin Ya eyyuhalladina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa entum muslimun. amma ba'd, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Frères et sœurs en islam, bienvenue à la nouvelle séance de notre série sur Madarij al-Salikin, le corps en action les sentiers des itinérants de l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala Aujourd'hui on commence avec une nouvelle station on va parler de Al-Ithar, ça s'appelle en arabe Al-Ithar Al-Ithar c'est une forme de générosité. Vous allez voir inshallah ou que c'est un peu plus profond que ça, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais al-ithar, c'est parmi les niveaux de la générosité. Donc ensemble aujourd'hui, on va parler de générosité comme nous la présente l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahoullahu ta'ala. Le mot al-ithar est cité dans Al-Qur'an al Karim entre autres lorsque Allah Azza wa Jall nous dit ala anfusihim wa bihim khasaasa wa man yuqashu ha nafsihi fa ulai humul muflihun Allah Azza wa Jall il nous parle du bien des croyants qui font yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasaasa c'est quoi yu'thiruna ala anfusihim Donc, « al-ifar » c'est une forme de générosité mais qui dépasse le fait de partager vers le prochain niveau. C'est un niveau de préférence. « Je te préfère à moi-même. Je te donne priorité sur moi-même. » Ça, c'est ce qu'on appelle « al-ifar ». C'est pour ça Allah Azza wa il dit « Thirouna ala anfousihim wa ala wakana bihim Imagine si tu laisses quelqu'un d'autre lui dire « Vas-y, prends ma place. » Même si moi j'ai besoin de cette place, mais... Je te laisse l'apprendre. Et après ça, Allah Azza wa nous parle du concept contraire As shuh Al-Shuh Encore une fois, on peut le traduire comme l'avarice, être Avar. On va voir un charla où tu distinction entre el shuhri et entre el bukhl Dans la langue arabe, deux mots qu'on traduit habituellement, à ma connaissance, comme étant l'avarice Si quelqu'un a une meilleure traduction tout à l'heure, un quand on va détailler les sens, un ça serait plus que que aqsiy. Donc, il nous disions l'ithar au-dedans el shuhri. Fait نفسه tarekou l'ilmahoua muhtajun ilayh. El shuhrih harisun à la maliya. Biyadihi. Donc, l'ithar encore une fois, l'ithar. Je suis, si tu, es, tu fais le ifar, tu es tellement généreux, je suis tellement généreux parce que je pratique le que je te donne ce qui est entre mes mains, ce qui est à moi et j'en ai besoin, je te le donne. J'en ai plus accès. Remarquez qu'on parle d'une forme bien spécifique de générosité ici parce qu'il y a des formes moindres de générosité qu'il y a la générosité qu'on accepte de façon commune dans la vie de tous les jours. Tu vas dire quelqu'un est généreux. Pourquoi est-ce qu'il est généreux Il m'a invité chez lui pour que je partage un dîner avec lui. Mais lui, il est généreux, mais en même temps, il est riche. Il y a une abondance de richesses. Il y a beaucoup de nourriture, machin Il y en a assez pour que toi, tu manges, et lui, il mange, et tout le monde mange, et il va rester. De la nourriture, mais on va dire quand même qu'il est généreux. El-Hisal, ce n'est pas juste ça al c'est une forme de générosité à laquelle la plupart des gens ne sont pas habitués. C'est le fait d'avoir une part des ressources très limitées. J'en ai besoin, mais je te les donne. Je te laisse prendre priorité sur moi. Le contraire, c'est quoi C'est l'avarice. L'avarice, c'est quoi Remarquez. C'est ce que moi, je n'ai pas et que toi, tu as. Mes yeux sont fixés sur ce que Tu possèdes. Je veux t'enlever ce qui est à toi. Je veux avoir ce qui t'appartient. Donc là, c'est un contraste complet entre l'ithar et entre Et C'est pour ça l'arzoodel. Il nous les mentionne dans la même ayah. Le ithar, c'est un trait de l'élite des croyants. Le contraire, ashshur, une forme d'avarice, c'est une maladie du cœur iyadan billahi azza wa jall parce que il nous dit si فاذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل باخراجه فالبخل ثمره الشح والشح يأمر بالبخل donc nous les personnes qui connaissent la langue arabe on a le mot ash-shuh on a le mot al-bukhl deux formes d'avarice encore une fois si lorsque j'explique quelque à des mots plus spécifiques en français inchallah ce shuh je veux avoir ce que je ne possède pas c'est le niveau d'avarice dans lequel je veux avoir accès à ce qui n'est pas à moi ça dépasse mes moyens mes possessions actuelles, mais je suis intéressé, on appelle quoi ça, el-shuh mais il y a aussi el-bukhl el-bukhl c'est le fait de retenir ce qui est chez moi c'est le contraire de la générosité je répète al c'est une forme d'avarice qui fait en sorte que moi, je veux avoir plus, je veux amasser plus. Parmi ses conséquences, c'est quoi C'est Al-Bukhl, le fait de retenir, je ne veux pas partager ce qui est chez moi. Et C'est pour ça, dans le hadith authentique du prophète, il a dit alayhi salatu wasalam, « Iyakum wa Al-Shouhhab Fain ash-shuha ahlaka man kana attention au shuh l'avarice faut faire attention il dit, alayhi, alayhi wa sallam pourquoi parce que c'était nations avant vous le mal de l'avarice et de ash-shuha il dit, alayhi, alayhi wa sallam amaruhum bil bukhl fa bakhilu l'avarice les a poussé à deux choses. Première chose à Al-Burhul, Al-Burhul rétention de ressources. Ils ont serré leurs mains. Ils ne dépensaient pas. Ils ne partageaient pas. Ça c'est une conséquence de de l'avarice. La deuxième conséquence, il a dit allé c'est quoi? Tatta'u arkhamirum. Les nations avant vous, ils ont coupé leurs liens de famille à cause de à cause de l'avarice. Ce qu'il a dit le prophète on le voit de nos jours chez plusieurs muslimines, malheureusement, qui sont même arrivés à couper leurs liens de famille. Pourquoi? Pour l'argent, pour l'héritage, pour un conflit, rilef, divergence, sur le dollar, sur une terre, sur une autre chose. Il a coupé ses liens avec son frère, avec son oncle, avec son cousin, même certains avec son propre père, avec ses propres enfants. Pourquoi? pour l'argent à cause de la richesse à cause de pas seulement la personne elle était serrée ça peut se comprendre à la limite quelqu'un qui est serré qui est affamé Et qu'en, euh, il pense qu'il devrait avoir accès à certaines ressources pour nourrir ses enfants, et à cause de cela, il, ça l'a poussé à couper certains liens. On peut comprendre. Mais lorsque on est dans quoi, dans "ah je veux avoir plus et plus et plus", je ne suis jamais content. Je veux toujours avoir plus. Alors ça, c'est parmi les pires des maladies. De façon générale, ce n'est pas nécessairement pour quelque chose de spécifique. Ça peut être quelque chose de bien spécifique. Parfois, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait parfois Shaitan Yuzayinu, il va embellir quelque chose de spécifique, de bien spécial. La terre d'Allah Azza wa elle est vaste. Ardullahi un. Et moi, j'ai l'argent pour pouvoir acquérir plusieurs terres. Mais il y a mon voisin, il y a mon cousin, il y a mon ami. Telle personne qui pense à acheter telle terre, dans telle zone bien particulière, est Shaitan Yuzayin. Shaitan, quoi, il va m'embellir cette terre, il va me dire que cette terre n'est pas mieux. Et là, il faut que je lui fasse la guerre pour que c'est moi qui va l'acquérir. Le but de Shaitan ici, c'est quoi C'est de créer la haine à travers cette richesse, à travers cette terre. Mais ici, Ashur, dans le sens le plus général, encore une fois, c'est l'avarice. Je retiens et je veux plus. Je retiens Et je veux plus riad subhanahu wa ta'ala il dit si et كذلك wal mu'thir man ajaba al-judi al-bakhil man ajaba da'iya al-shuhh al-bakhil celui qui ne dépense pas celui qui ne, qui ne partage pas donc comme on a mentionné la dernière fois lorsqu'on a parlé à shukr la reconnaissance parmi les signes de la de la reconnaissance de quelqu'un qui est reconnaissant abdun Shakurun. c'est quelqu'un qui dépense Pourquoi Parce que Allah Azzawajal aime voir la conséquence de ses bienfaits sur ses serviteurs. Allah Azzawajal t'a donné des bienfaits, mais si toi tu ne dépenses pas, tu vas juste les retenir, on appelle ça quoi Le burl. On avait mentionné là fois dernière lorsqu'on a parlé de ça on avait dit que la foi dans l'islam c'est le juste milieu entre quelqu'un qui est trop dépensier qui gaspille l'argent et entre quelqu'un qui est bachil, qui ne dépense rien. Donc le bakhil celui qui retient les ressources lui il a obéi aux ordres de l'avarice. wa <tousse> nahahu fa À cause de l'avarice, il n'a pas dépensé. Le contraire, qui est notre notre station, encore une fois, pour aujourd'hui, notre thème, qui est Sahraou, Al-Sahraou, Al-Sahraou, Al-Mafi, Al-Dinnes, Al-Mufiru, Al-Jabadar, Al-Jouhudi, celui qui fait Al-Ithor, eh bien lui, lui, il a répondu à l'ordre de la générosité. El Jude, la générosité, encore une fois, ça c'est parmi les traits du cœur de la personne. Ce n'est pas, pas juste l'État, parce que parfois les gens ils pensent que c'est l'État financier de la personne. Elle a, des, elle a des richesses limitées et de ce fait, elle ne dépense pas. Vous comprenez Ça, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont des plus pauvres et qui sont en même temps des plus généreux. Et il y a des gens qui sont des plus riches et qui sont des plus avares. Pensez au capitalisme, pensez aux grandes corporations, les Walmart et ainsi de suite, qui se font de l'argent fou. Et qu'est-ce qu'ils font en retour Qu'est-ce qu'ils vont faire Salaire minimum, ils vont couper, ça c'est pour les employés, de l'autre côté ils vont vous couper, n'est-ce pas, les caisses, les employés et tout. Allez, tout le monde, allez utiliser la machine, la machine électronique payée par vous-même, ceux qui veulent payer, ceux qui ne savent pas comment utiliser la machine, allez faire une longue queue. Est-ce qu'ils n'ont pas d'argent Il y a de l'argent, l'argent c'est abondant, mais c'est une maladie du cœur ici l'avarice de toujours vouloir plus et plus et plus et plus riyad billahi subhanahu wa ta'ala. c'est Remarquez ici l'imam Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala mentionne quelque chose de très intéressant. Il dit que parmi les formes de générosité, qu'est-ce qu'il y a 'amma fi nas. C'est une générosité de C'est une générosité d'abstention, une générosité négative. C'est quoi cette générosité C'est le fait de ne pas être intéressé par ce qui est entre les mains des autres. Ça, c'est une ferme, forme de générosité. C'est une forme de générosité. Imaginons, on va donner un cas théorique. Il y a deux pauvres, deux personnes qui sont dans la pauvreté, qui sont au même niveau de pauvreté et de souffrance. Il y a un riche, qui sort de nulle part et qui se dirige vers le pauvre A. Il a fait un choix aléatoire. Il va vers le pauvre A, il va lui dire « Voilà un don, une enveloppe pleine d'argent à l'intérieur. » Le deuxième, il va voir ça. Et c'est normal que pour la plupart des êtres humains, quoi, il sera un peu attristé. Il aurait souhaité être lui qui recevrait cet argent-là. Mais, forme de sakha ici, une forme de générosité, l'imam Ibn al qui nous dit, c'est la meilleure forme de générosité. C'est meilleur que de donner l'argent. C'est quoi C'est de ne pas tendre les yeux ou les mains vers ce qui est entre les mains des autres. Ça veut dire si le deuxième pauvre B, il va, il va c'est comme s'il n'a pas remarqué så ser så ska sen sen Allah är zöjd så ser loqadr Allah s. Allah är zöjd, låt ibig hon själv, så ska låt ibig då det hade du profeten alls tråd sam, kanske du zöjd då det autentisk, så det är inte en del av det som är man som är det profeten alls tråd sam, du zöjd så, jag är känneteckenad, alla det är det, det är det, det är Il nous a dit Ali toute richesse qui te vient sans que tu l'aies demandée. Qu'est-ce que tu fais Il dit Ali Srodrerem, Fakhudhu, Prends. Prends. Ne, re, ne refuse pas. Si quelqu'un te donne, te dit, voilà un cadeau, voilà un un don. Imagine que tu es dans le besoin, te, te dit, Sadaqa. un don. Tu le prends. C'est l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dis pas, non, non, va chercher quelqu'un d'autre, donne à quelqu'un de... Non, tu prends. Mais il dit, alayhi sallallahu aussi, l'envers de la chose, c'est quoi ma <médicatrice> la فَلَا تُتْبِعُهُ nafsaka. L'argent qui ne vient pas vers toi, la richesse qui ne vient pas vers toi, لَا تُتْبِعُهُ C'est quoi, لَا <médicatrice> تُتْبِعُهُ Ça veut dire, ne, ne suis pas comme ça, ne, ne sois pas attaché. Ne, ne commence pas à penser, ah si seulement ça, ça va venir un jour si seulement, peut-être qu'on va se rappeler de moi, peut-être quelqu'un va penser à moi ne pense pas à ça, oublie ça bien sûr, ça parle de l'argent qui vient quoi Gratuitement, le prophète Sarrasmi ici ne parle pas de l'argent qui vient à travers une transaction est pas la, le prophète Sarrasmi n'est pas en train de nous dire ici dans ce hadith, il ne faut pas faire des ventes, le commerce ou le travail parce que ça, ce n'est pas de l'argent qui vient gratuit, ça c'est transactionnel c'est donnant, donnant, c'est un échange Le commerce, c'est un échange. Le travail, c'est un échange de services. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il parle ici quoi de l'argent qui vient gratuitement. Ce n'est pas un échange. Soit c'est un cadeau ou c'est un don dans le cas d'une personne qui est dans le besoin, par exemple. Donc ici, il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « Wa mâla falatut bi'unafsaka » Parce que si on commence à s'intéresser comme ça à toute richesse qui n'est pas venue vers nous, si... Peut-être quelqu'un va penser à moi. Peut-être quelqu'un va se rappeler de moi. Eh bien, ça va ouvrir le cœur vers l'avarice. À toujours chercher ce qu'on ne possède pas et ce qu'on n'a pas. Alors, il dit ici, <inaudible> « Car il y a trois niveaux ici. Donc, on va aller du moindre vers le meilleur. Trois niveaux de générosité. Inch'Allah, vous me rappelez lorsque vous me dites lorsque c'est Aden al-Maghrib, Inch'Allah. Donc att alla inte misslyckas och det är inte svårt för honom, så det är en förmåga. Det är en förmåga. Det är en förmåga. Det är Je possède aujourd'hui, je partage avec lui et je ne ressens pas dans mon cœur que je vais être dans le manquement. Seulement s'il n'était pas venu lui, parce qu'on n'a pas assez pour manger cette semaine, parce que ça va me coûter plus cher. Non, donc ça c'est As-Sakha, je ne ressens pas de manquement. Un peu plus haut que cela, deuxième niveau c'est quoi ?« An al wa mithla Un niveau plus élevé de générosité, c'est quoi C'est lorsque tu partages la plupart de ce que tu possèdes ou la moitié de ce que tu possèdes. Et tu gardes pour toi un certain minimum. Ça nous rappelle dans la sirah du prophète, vous vous rappelez les muhajiris, lorsqu'ils ont fait la hijra vers la Médina. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait Lorsqu'il y a eu les muhajiris qui sont venus de Mecca vers la Medina, qu'est-ce qu'il a fait avec eux C'est quoi le contrat qu'il a établi Ali sallatou salam? La moakhat, c'est pas la fraternité. Donc il a mis chaque muhajir, chaque immigrant qui arrivait de la Mecque de de Medina, et de l'extérieur de Médine, il lui a associé un frère plus que la fraternité de l'islam. Ça, c'est pas juste un frère, on est tous des frères en islam. Mais ça, c'était quelque chose, quelque chose de très spécifique, une relation bien spécifique, qu'il est son frère dans la Hidra. Donc, chaque muhadiri étranger est devenu un frère avec un Ansari, un résident de la Médine, qui était d'eux, originaire de la Médine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec eux Ils ont partagé leur richesse avec leurs frères. Jusqu'au point que certains, comme celui qui était le frère de Abdurrahman, Ibn Auf, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « Toi, tu es mon frère en islam, tu es nouveau ici, tu ne connais personne, tu n'as aucune ressource, tu as tout laissé derrière toi à la Mecque. Qu'est-ce que je te propose ?» Il a dit « Deux choses, on va faire moitié-moitié ma richesse, je vais la partager avec toi, moitié-moitié, tu vas prendre moitié de ma richesse. » Deuxième chose, il a dit, j'ai deux épouses. Tu vas choisir l'une des deux, je vais la divorcer et tu vas la marier. Qu'est-ce qu'il a dit Abdurrahman ibn Auf Donc là, on a, les, on a le double exemple. Dans le même hadith, dans la même histoire, on a deux exemples en même temps. On a le meilleur exemple ici de l'extrême de as générosité ici au niveau le plus élevé, ça veut dire partager la moitié de ce que je possède. Et on a de l'autre côté, comme on a dit tout à l'heure, quoi Elle sera dans le sens de de ne pas être intéressé en ce qui est entre les mains des autres. Qu'est-ce qu'il a dit Abdurrahman ibn Aouf? Il a pas dit bien sûr donne-moi ma moitié de temps. Il a dit barakallah lakafimani kawani. Qu'Allah te bénisse dans ta richesse et dans ta famille. Tu peux garder ça. Voilà j'ai juste un service à te demander. De louni al-assour qu'il Medina. Juste montre-moi c'est où le marché de la Médina afin que j'aille faire le commerce, afin que je commence à travailler. Et par la suite, Abdurrahman ibn Aouf, il est devenu très très riche, malgré qu'il est venu de, de Mekka Donc ça, c'est le niveau de as lorsque la générosité, elle est vraiment moitié, moitié. Je vais partager une grande partie de ma richesse avec toi. Al-Falifatou, numéro 3, et ça, c'est le niveau le plus élevé de la générosité, qui est Al-Ithar an yu'thira shayi ma ma'hajatihi ilayhi. « El-ifar », c'est le fait de préférer ton frère, de lui donner priorité sur toi lorsque c'est binaire. C'est soit moi ou lui. Moi, je lui dis « Toi, tu passes. J'en ai besoin, mais je le laisse passer quand même. » Quelqu'un, il te dit « J'ai besoin d'un ticket de bus pour aller aux urgences. Pour aller, j'ai un rendez-vous important. Pour aller. » Et toi, tu dis « Malheureusement, je n'ai pas d'argent. » je ne peux pas t'acheter un ticket et je ne possède qu'un seul ticket. Je suis juste un peu plus à l'aise que toi. Mais voilà, prends le ticket. Tu vas prendre le bus. Moi, je vais aller, par exemple, en marchant. Ça s'appelle quoi El-Ithar. El-Ithar, tu as sacrifié ton droit pour le donner à ton frère. Et ça, bien sûr, c'est le niveau le plus haut de générosité. Le contraire de l'Ithar, c'est quoi dans la langue arabe Le contraire de l-ithar, c'est... Athar ça sonne pareil il y a al athar al athar c'est lorsqu'on t'enlève ton droit qui t'appartient donc l'ithar c'est toi qui enlèves ton propre droit tu vas te dissocier de al athar on va t'enlever Et là qu'est-ce qu'il a dit le Prophète alayhi sallathu wa sallam ansari ta'ala anhum inna kum satel kawna ba di athara fosbiru hadta tel kawuni ala Il a dit Allahu Vous les Ansar, les Ansar, c'est les compagnons de la Médine. Encore une fois, ceux qui ont accueilli les Mahdi. Il a dit Allahu Après moi, vous allez souffrir de al-athara. Vous allez faire face à al-athara. Ça veut dire après la mort du Prophète sallallahu wa sallam, les gens ne vont pas vous reconnaître votre, votre statut, votre noblesse. Les gens ne vont pas vous accorder et vous donner accès à la gouvernance, à la puissance, opposition, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a dit à Israël, Seigneur? Fosbeau. Alors soyez patient. Jusqu'au jour où vous allez me rencontrer ça veut dire dans l'akhirah devant le bassin du prophète sallalahu alayhi wasallam le haoudou près d'allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire votre droit vous allez l'avoir auprès d'allah azza wa jalla de la kıyame les gens vont être récompensés pour leur bien dans la dounia vous les ansars allah va vous récompenser vous récompenser dans l'akhirah donc Donc, il dit ici, Donc, l'athara, comme on l'a dit, c'est le contraire de l'ithara. L'athara, c'est le fait de que j'enlève à mon frère ce dont il a besoin. Ça, c'est l'athara. Maghreb. Taille, on va s'arrêter pour Salat al Maghreb. Et on reprend tout de suite après. Barakallahu fikoun. Donc nous avons ici une histoire sur la générosité, l'un des grands compagnons du prophète, alayhi as salatu qui est Qais ibn Sa'ad ibn Ubad, qui un jour est tombé malade. Et il a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui le visitaient. Normalement, dans la Sunnah, lorsque quelqu'un est malade, on va lui rendre visite. Alors il Il a demandé, où est-ce qu'ils sont mes frères en islam, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me rendent visite Fakalu innahum kanu yastahyawna mimma laka alayhim min ad-dayin. Ils ont dit, il euh, y a beaucoup de personnes malheureusement qui sont très gênées de venir te rendre visite à cause de la dette qu'ils ont envers toi. Ça veut dire, c'était quelqu'un de généreux et de riche ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui empruntait beaucoup d'argent aux gens. Ils ont dit, il y a beaucoup de personnes qui te doivent de l'argent, ils sont gênés de venir te rendre visite alors que tu es malade et ils n'ont pas encore remboursé leur dette et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a dit, radiallahu ta'ala, « Qu'est-ce qu'il a dit, radiallahu ta'ala, qu'elle soit maudit, qu'elle soit maudit cette richesse qui empêcherait mes frères de me rendre visite. » مناديا ينادي من كان لقيس à quelqu'un d'aller faire un appel partout dans la Médine tout celui qui a une dette envers moi alors cette dette là a été quoi effacée Pardonnée il y a pas, y a, pas, y a plus de dette à, à rembourser قال فما امسح حتى كسرت La, la même soirée, la porte, l'entrée, c'est comme, comme la petite marche qui est juste à l'entrée de la porte. Elle a été brisée par le nombre important de personnes qui sont lui rendues, lui rendre visite. Donc les gens étaient gênés parce qu'ils disaient « moi j'ai une dette envers ce, cette personne-là ». Et lui de sa générosité, non seulement il empruntait beaucoup d'argent, mais lorsqu'il a réalisé que la richesse... Elle lui coupait ses liens avec ses frères, malgré que lui n'avait pas tort, il n'a rien fait de mal. Il a dit Je leur pardonne, je pardonne toutes mes dettes et tout ce que les gens me doivent. Il dit regarde ici Médite sur la sagesse, la hikma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que ces Ansar, les compagnons comme on a dit, qui étaient parmi les plus généreux des compagnons Ils ont ils ont, ils ont fait preuve de ihsa les Ansar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je rappelle les Ansar sont qui Qui pourrait nous rappeler ce qu'ils les c'est les médinois c'est les croyants de la Médine dans le temps du prophète ça les, les amsars les Ansar, ça veut dire les supporters amsars ou rasouls ceux qui ont supporté le prophète ceux qui l'ont accueilli lorsqu'il a été persécuté à Mecca alors on a dit les Ansar étaient parmi les plus généreux des compagnons. Ils ont partagé leur terre avec les Muhajirines, avec des gens étrangers qui sont venus de l'extérieur de Al-Madina. Eux, ils ont fait preuve de Isa, le plus haut niveau de générosité. Ils ont fait face à quoi en retour Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Ils ont fait preuve de Isa, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Afara. Les gens leur ont retourné avec l'affara. C'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit. Donc remarquez ici, être le plus généreux, le plus gentil, le plus bienfaisant, ça ne veut pas dire que les gens vont te retourner ton droit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réconfortés parce que Allah azzawajal va le leur rang dans l'au-delà leur vraie récompense sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala les gens vont être jaloux de eux le jour du jugement dernier Yéhoum al ils vont dire ces gens Non parce qu'encore une fois ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est vrai si vous allez lire l'histoire de l'islam les, pre les premières décennies après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam les ansars n'avaient pas vraiment grand accès à la gouvernance et aux positions et au prestige et ainsi et ainsi de suite vous comprenez les gens n'ont pas reconnu la valeur de l'ansar. mais allah il a voulu que ce soit ainsi afin que leur récompense et leur rétribution soient dans al akhirah auprès de lui subhanahu wa ta'ala فاذا رايت الناس مع كونك من لخير يراد بك si tu vois que les gens te traitent avec la athara te privent de ton droit sachant que toi tu es parmi les gens de l'Ithar, quelqu'un de très généreux alors sache que ça t'arrive parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien pour toi ça veut dire Allah azza wa jalla t'a gardé la récompense pour ta récompense sera auprès d'Allah ne sera pas auprès c'est pas les gens qui vont te récompenser pour, la, pour le bien et la générosité dont, dont tu fais preuve maintenant pratique au pratique il nous dit ici donc on avait dit que Avant Al-Ithar, le plus haut niveau de générosité, on avait un niveau un peu moindre qui est Al-Doud. Donc, Doud, c'est une grande, disons que c'est un niveau grand de générosité. Ce n'est pas le niveau le plus élevé, mais c'est un grand niveau, quelqu'un de très généreux. La deux choses, il va partager avec toi. Il dit « Prends la moitié et moi je garde la, la moitié. Euh, »« Voilà mon frère. » Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. La générosité, c'est plusieurs niveaux. Okay, donc, il y a des gens qui ne sont pas généreux, qui sont avares. Il y a le contraire. Il y a des gens qui sont généreux. Mais la générosité, c'est de plusieurs niveaux. Comme nous, parfois, on peut dire oh, « Les musulmans, nous, on est généreux. » Quelqu'un, va se convertir à l'islam, il va dire « Ah, au masjid, ils, ont, ils sont généreux. » Mais en réalité, on n'a pas vu grand-chose. Parce que la, la générosité que nous, on connaît ici, ce n'est pas grand-chose. Parce que nous, on est quand même, qu'on le veuille ou non, on est quand même des capitalistes. Okay? Mais allez voir la générosité dans d'autres pays, même des pays dans lesquels les musulmans sont très, très pauvres. Et vous allez voir un niveau extrêmement élevé de générosité. Mais si je parle ici de al joud quelqu'un qui partage moitié, moitié avec toi, Tu vas rentrer quelque part et euh, là-bas, la cafétéria de l'université... as alaykoum, alaykum, ça va Oui, ça va, viens, viens, viens, viens manger, viens, te faddle, viens, viens. Il a un plat, mais il va quoi Le partager avec toi, moitié, moitié. On appelle ça quoi El doud Mais remarquons ici que le doud, ça prend plusieurs formes. Ce n'est pas juste le plat, ce n'est pas juste le shish taouk. Il y a plusieurs formes de el doud qu'il va nous décrire ici, l'imam Ibn Al-Qayyim, r.a. Première chose, ahadouha, al-doudou bin nafs, wa huwa a'ala maratibihim. Elle joue de la générosité par un nefs. C'est quoi un nefs C'est l'âme, le corps, la personne. Et ça, c'est la plus grande forme de générosité envers Allah, subhanahu wa ta'ala. « Inna Allah min al mu'minina anfusahum bi bi'anna lahum al-jannah » Quelqu'un qui donne sa vie à Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui voit que lui... Il ne vaut pas plus que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le, parmi les meilleures formes de générosité. Donc encore une fois, générosité, ce n'est pas seulement avec l'argent et avec la richesse. Deuxième forme ici. Ici, il ne parle pas nécessairement en termes de niveau qu'il okay, est en train de prendre, de nous, nous explique, nous donne des exemples sur différentes formes que ça prend, la générosité. Al-Jawad juduğu al-ämtehan riyasatı ve judi bıha ve iftar fi qadai hajatı mültemsi. Riassa, c'est quoi riassa? C'est la position. La position, ça peut être la gouvernance. Par exemple, dans quelqu'un qui a, qui est influent, il a une position d'influence. Quelqu'un, il est le ministre, il est le maire, il est autre chose. Souvent, ces gens-là position pour leurs intérêts pour bâtir son avenir, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses proches. Alors, il nous parle ici « El Doudou Biryasa », celui qui, à travers cette influence qu'il a, il va l'exprimer à travers la générosité. Il va utiliser cette position pour aider les autres, pour être utile aux autres. Ça, c'est parmi les meilleures formes de générosité parce qu'il a un pouvoir d'action et un accès aux ressources que d'autres personnes n'ont pas. Autre forme ici, il nous donne « الثالثة الجود براحةه ورفاهيته وإجمام نفسه فيجود بها تعبا وكدن في مصلحتي غيره. La générosité, le fait de dépenser de son bien-être, de son confort physique ou moral. Alors, qu'est-ce que ça prend comme forme cette générosité? Eh bien, le fait de s'épuiser pour le bien d'autrui, par exemple. En vi ger här som exempel praktiskt. Och från detta ju då är människan i sin sömn och i sin lätthet. Ljusamir är han. Ljusamir är den som vill diskutera med dig. Det är någon som vill diskutera med dig sent på kvällen och du men du ska vad? Du ska ge den personen. Någon som som C'est ton meilleur ami ou c'est un proche à 10 h du soir. Il te dit, j'ai vraiment un sujet très important, je vais te parler. Et lui, il a un problème, il veut vraiment parler. Il a, de, il a besoin de l'aide de quelqu'un. Il veut parler avec quelqu'un. C'est tard. Tu veux dormir, tu es fatigué. Mais toi, tu vas être généreux, tu vas lui répondre, tu vas lui parler. Ça aussi, c'est une forme de générosité. Donc, générosité, ce n'est pas seulement avec l'argent. Ce n'est pas seulement donner du cash et ainsi de suite. Il dit ici, الجود بالعلم وبذله وهو من مراتب الجود والجود به من الجود بالمال. La générosité par la science, le partage de la science. Et nous dit c'est parmi les meilleures formes. C'est meilleur que le partage de la richesse, de l'argent, parce que entre autres la générosité à travers la science, ça ne te coûte rien du tout. Ce n'est aucun sacrifice en termes de bien en tant que tel. Il dit ici Écoutez, c'est une règle où disent c'est la sagesse d'Allah Azzawajal. C'est un principe qu'Allah a établi dans ce monde, qu'Allah il a écrit que la science ne sera jamais bénéfique à quelqu'un qui est avare. Quelqu'un qui est avare par la richesse, il peut bénéficier lui de sa richesse. Il n'y aura pas d'adr auprès d'Allah Azzawajal. Il a une maladie du cœur, mais il veut, il veut tout garder pour lui. Il veut tout manger lui, il veut tout consommer lui-même et ainsi de suite. Tout pour lui. Le matériel. Il est en train de se réjouir du matériel, mais il est avare. La science, il nous dit, ce n'est pas comme ça. La science, celui qui est avare, Allah Azzawajal, ne va pas lui accorder le bénéfice de sa science. Sa science ne lui sera pas bénéfique. Donc la baraka de la science, c'est qu'elle soit... Partager, c'est qu'elle soit propagée. Vous trouvez ça même à l'extérieur des sciences de l'islam, même dans les sciences de la dunya, même dans les sciences du bas monde. Allez voir les sociétés qui ont beaucoup d'avancement dans certains domaines de la science de la vie du bas monde, comme la technologie et ainsi de suite. Vous allez voir que c'est des sociétés dans lesquelles il y a quoi Le Partage de la science. On veut partager. Celui qui découvre quelque chose, il va partager Même parfois juste pour illustrer que lui, il, il, il est un expert. Ailleurs dans le monde, dans plusieurs autres cultures, celui qui découvre quelque chose, celui qui connaît quelque chose, qu'est-ce qu'il fait Il va retenir la science, il ne veut pas partager. Afin que les autres ne connaissent pas ce que lui, il connaît. Et là, il n'y aura pas de baraka. Vous allez voir que des cultures comme ça, des sociétés comme ça vont en tendance à être en arrière, même dans les sciences de la dunya, les sciences de la vie du bas monde. Alors, il dit ici, « Parmi les illustrations de, al de la générosité de la science, c'est de la partager avec quelqu'un qui ne l'a pas demandé. » Donc, parfois, on partage la science parce que quelqu'un a demandé. Quelqu'un te demande une information, et toi, tu vas lui répondre. Ça, c'est une forme de générosité. Je vous donne un exemple. Euh, tu travailles dans un domaine particulier. Tu travailles dans un domaine particulier. Euh, tu travailles dans la vente des voitures. Tu vends des autos. Quelqu'un vient te voir et te dit « Ah, je sais que toi, tu travailles dans ce domaine. Tu t'y connais très bien. Moi, je veux acheter une voiture. J'ai des questions pour toi. Est-ce que tu peux m'aider ?» Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui disent « quoi Tu peux venir me voir au à la succursale. » prends rendez-vous, tu peux venir me voir. Parce que déjà, il t'a perçu comme un client. Ça veut dire, pas de problème, je vais te répondre, mais potentiel de cash. Il y a une autre forme de personne, générosité. Je ne travaille pas maintenant, je suis à l'extérieur, et ce n'est pas tout ce qu'on fait qui se fait pour l'argent. Je vais répondre à tes questions. Ça ne me coûte rien du tout de, de t'aider. Mais ce n'est pas juste ça, la générosité de la science. C'est de partager même avant que la personne ne le demande. Alors, si je ne connais pas que toi, tu travailles dans le domaine des, des autos, et toi, tu vas m'entendre parler, tu sais que je suis intéressé, je veux acheter une voiture et que je vais faire une gaffe. Tu as entendu de mes paroles que je ne suis pas un acheteur qui est bien averti. Tu me dis, attention, ce n'est pas une bonne chose de faire ça. Moi, je travaille dans le domaine, je vais te donner des conseils. Ça, ça fait partie de la générosité, le partage de la science, même sans qu'on nous la demande il dit siminal judbil ilmi an la ma fi donc de la générosité de la science ici donc là il revient à la science de la dounia de de la religion azza wa plus spécifiquement c'est qu'on partage la science mais de façon élaborée de répondre aux questions de façon assez élaborer tant que possible. Ce n'est pas toujours possible, mais tant que possible. Parce qu'il nous donne ici le mauvais exemple. Il nous dit certains, certains qui répondent à des questions sur l'islam fatwa avec quoi Oui ou non Cher est-ce que telle chose c'est halal Ou, réponse quoi C'est haram. Il y a douze. Là, il y a douze. Juste comme ça. Ça, c'est assez avare comme Comme réponse mais de la générosité de la science quoi c'est d'élaborer dans la réponse tant que possible ce n'est pas toujours possible mais très souvent c'est possible ça peut être en citant des références en citant des preuves des avis des oulamas en citant le raisonnement derrière le pourquoi de la chose, des exemples pratiques, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie de la générosité, de Al-Karam, de Al-Joud, dans la science bénéfique. Il dit ici, « Si la qad shahattu mi al-Islam, rahnaullah fi dhalika amran adjiban » Comme il nous parle souvent l'imam Ibn al-Qayyim, de son chef principal, qui est shaykh al-Islam, imam Ibn Taymiya, il nous dit que lui, j'ai vu de sa conduite de sa façon de répondre aux questions des gens exceptionnelles. et ceux qui nous mentionnent bien sûr l'imam Ibn al-Qayyim c'est pas seulement historique on l'a de nos jours on a des tomes des grandes tomes de Majmou' al-Fatawa ainsi de suite et le constat il est là plus, la plupart des écrits de l'imam Ibn taymiyyah c'est quoi c'était des Fatawa ça s'appelle Majmou' al-Fatawa ça veut dire c'est des Fatwa ces Fatwa à lui ça peut être quoi 100 pages 200 pages 300 pages Quelqu'un a posé une question sur une chose bien spécifique, il a écrit ce qu'on considérerait un livre de nos jours. Il sort du sujet, il, tra il traite de mille et une choses. Tout ça, ça nous est bénéfique jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a posé, il a ouvert des problématiques peu discutées par autres que lui et en... Ah, on a accès, donc, on ne sait même pas ce qui est saint, on ne sait même pas c'est qui le Moustefti, celui qui a demandé la fatwa, on, on, on ne le connaît pas. Lui, il a demandé pour qu'ils reçoivent la réponse à lui. Mais voilà une réponse qui est bénéfique à des millions de personnes à travers des générations après le temps de l'auteur en tant que tel. Donc il nous dit ici qu'il y a un idéal question est un idéal qui est un idéal qui est un idéal qui est un idéal qui est un idéal qui est un idéal qui est un idéal qui est C'est un trait distinctif de plusieurs des meilleurs savants de l'islam à travers l'histoire. Donc il nous dit ici que c'était typique que si on lui demandait une question, il va répondre avec euh, première chose « Voilà l'opinion des quatre écoles, des quatre madhahib. Et voilà le khilaf, la divergence. C'était quoi la vie des différents compagnons Et ainsi de suite. Donc là, déjà situer le cadre de la divergence. Après ça, qu'est-ce qu'il faisait Après ça, faire le poids. C'est quoi les opinions les plus fortes qui se distinguent le plus Le pourquoi, le raisonnement, tout ça, Et ainsi de suite. Comme on l'a dit, ça, ça fait partie de la générosité de la science. Même aujourd'hui, il y a plusieurs savants On a encore leurs cours qui sont enregistrés, on a encore des vidéos sur Internet, on a des audios et ainsi de suite, des savants qui sont vivants ou d'autres qui sont morts, la plupart des savants qui se sont distingués sont ceux qui étaient généreux dans leur science, ceux qui partageaient plus que ce que la personne, elle, Elle demandait pourquoi parce que ils savaient que ces réponses, ces détails vont être bénéfiques à d'autres personnes ou dans d'autres situations dans dans l'avenir. Et il nous dit ici, bien sûr que قَدْ سَأَلَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتَّقِينَ إِبْيَاءَ الْبَحْرِ Ça ça fait partie de la sunnah. Donc ça, cette pratique c'est une pratique prophétique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait parfois, comme dans le fameux hadith lorsque des compagnons ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم Ya Rasul Allah, al uh, ma' al-bahr? Est-ce qu'on peut faire le woudou travers, uh, en utilisant l'eau de la mer, l'eau de l'océan ou bien l'eau de la mer? Donc ça c'était des personnes qui qui voyageaient à travers l'eau ou des pêcheurs, Allahu Ta'ala a'lam, ils ont demandé au prophète est-ce qu'on peut utiliser l'eau de la mer pour faire le woudou? Il aurait pu dire le prophète oui, vous pouvez utiliser l'eau de la mer pour faire l'eau d'eau. Le prophète Sawsim il a donné une réponse plus élaborée qui sortait du cadre de la question, qui dépassait. Il a dit Alayhi Sallallahu wa Al L'eau de la mer, ou bien la mer, son eau il est tahour. » C'est quoi tahour? Ça veut dire c'est de l'eau qui est pure et purifiante. C'est pas juste pour le wudu. On peut utiliser pour le roussel, pour nettoyer la najasa. C'est de l'eau qui est... Donc, il a donné une réponse, un principe général, alayhi sallam. Et aussi, il leur a dit quoi Une autre question, un autre sujet que auquel ils ne sont... eux n'ont même pas posé cette question. Il a dit, alayhi sallam, « al-hillu meytatu ».« Al-mayta », c'est l'animal mort qui meurt par lui-même. Il a dit, alayhi sallam, « la meyta de la mer, elle est halal ». Ça veut dire, s'il y a un poisson qui est mort, comme ça, sur l'eau de la mer, c'est halal. On peut le manger. Donc, on n'a pas besoin, bien sûr, de sacrifier les sardines, n'est-ce pas? On est tous d'accord sur ça? Il dit ici, Les compagnons, lorsqu'ils demandaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils le questionnaient sur un hukm, sur un un verdict, est-ce qu'une chose, elle est halal ou haram Souvent, pas toujours, mais souvent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionnait la sagesse derrière, le raisonnement, la illa derrière. Ça, on le trouve aussi dans le Coran, Al-Karim, dans plusieurs ayats, Allah azzawadu nous parle du raisonnement qui est derrière, de la sagesse. Mais pas ce n'est pas, pas nécessaire que toujours le savant il nous dit « Ça, c'est halal et la sagesse derrière ça, c'est parce que… » OK parfois le savant peut tout simplement dire ça c'est halal parce que Allah l'a rendu halal ou ça c'est haram parce que Allah il l'a interdit dans le Coran par exemple Tu avais une question oui Oui tout à fait tout à fait Tout à fait, exactement. Donc ça, ça fait partie de l'Hikmah dans l'el. Donc ça, c'était un excellent ajout. Bien sûr, c'est pas toujours... pour ça on a dit tout à l'heure. C'est pas toujours qu'on va élaborer. Donc Parfois, il y a des choses que si on va élaborer, la personne elle va seulement se, se perdre. Okay? Donc ça va dépendre. Parfois, la, la personne, c'est quelqu'un de, de très simple. Il ne veut pas trop d'informations. Il est pris par urgence. Il veut juste comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Il fait ça ou ça. Donc, on, mais parfois, il y a des choses... On sait que c'est une question qui est utile à des centaines de personnes et que les personnes sont très intéressées par connaître la réponse et pourquoi. Vous, com vous comprenez Ou parce que cette personne-là, elle ne sait pas, mais elle va faire face à d'autres détails sur lesquels elle n'a pas questionné. Je vous donne un, un, une question typique ici qui revient. Souvent, C'est arrivé souvent ça, des frères après salat ou autre chose qui viennent, qui se présentent. Salaam alaykum, question rapide. Je pars maintenant à l'aéroport parce que j'ai un vol de 7 heures. Euh, salat, euh, est-ce que je vais faire comme ça ou comme ça lorsque je suis à bord de l'avion okay, Parce que c'est une situation typique, je vais répondre à sa question, mais je vais lui donner plus. Parce qu'il y a certains détails auxquels il n'a pas pensez qu'il va se poser ce genre de questions parce que ça se pose très très souvent donc encore une fois ça dépend de la situation en tant que telle numéro 5 donc c'est être généreux dans l'utilisation de ton statut de ton honneur de tes connaissances on a parlé tout à l'heure de la gouvernance Mais peu de personnes sont gouverneurs. Peu de personnes arrivent à devenir ministres, quelqu'un d'influence. Mais parfois, ce qui existe, c'est quoi Tu es un fil, comme on dit. Tu es un contact. A un contact <'info> toi, tu peux transmettre mon message à quelqu'un d'autre parce que tu as une connaissance, parce que l'ami de ton cousin, il est à tel... Alors toi, tu vas dire... Aخي je vais je vais t'aider inshallah à voir ton droit je vais je vais transmettre ta plainte moi je peux le faire inshallah mais yachfa' shafa'atan hasanatan yakun lahu نصيب Allah a'zawjadi <médicatrice> dit que celui qui fait une bonne intercession une bonne chafa'e tu aides quelqu'un à obtenir un emploi parce que tu travailles déjà dans la compagnie tu n'es pas le directeur ou le propriétaire de la compagnie mais tu travailles là-bas te fais confiance et tu sais que ton ami Ou ton voisin, c'est quelqu'un qui est qualifié, il cherche un emploi, tu vas dire « je vais leur parler ». Tu fais une « shafa'a », tu vas servir de référence, comme on dit de nos jours. Ça, c'est une forme de générosité. Ce n'est pas toujours « tu vas gagner quelque chose ». Parfois, ils vont te dire « si tu réfères quelqu'un, on va te donner 250 dollars s'il est embauché ». Mais même s'il n'y a pas de 250 dollars ou 500 dollars ou autre, auprès d'Allah, tu es récompensé c'est avec la bonne intention, c'est une forme de générosité, tu fais ça il nous dit que ça c'est la zakat la zakat de l'honneur, de l'jah encore une fois tu as des connaissances, tu vas donner la zakat, la zakat c'est dans la richesse l'argent, mais il y a aussi la zakat dans l'jah, l'honneur, tes connaissances tes liens, tes contacts Et il y a aussi, comme on a dit tout à l'heure, les savants, ils disent « zakatul ilm »,« zakat de la science ». Certains savants, qu'est-ce qu'ils disaient ?« Addu zakatul ilmi »« min kulli alfi hadithin khamsun wa Certains savants, ils disaient « payez la zakat de votre science ». Ils s'adressaient à leurs étudiants. C'est quoi la zakat de votre science Ils disaient « de chaque mille hadiths que tu as appris, va enseigner 25 ». 2,5%. Vous comprenez ?« zakatul ilm ». On n'apprend pas la science juste pour emmagasiner. On doit pratiquer et partager. Ça fait partie, encore une fois, de la baraka, de la bénédiction de la science. C'est comme ça que la science sera bénéfique à la personne. C'est comme ça aussi que la science, elle va accroître. La science, le plus qu'on le partage, le plus qu'elle va accroître, qu'elle va accroître. Si elle est stagnante, elle ne va pas monter. La personne, elle va perdre de science. Elle ne va pas gagner en sens. Elle ne va pas connaître plus. La prochaine il dit Al Judu Binafi il Badania Allah tilafi alwahi Al Judu, c'est être généreux de par son physique, de par son corps il y a différentes formes à ça encore une fois, parce que notre corps et notre santé est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un bien fait d'Allah et c'est important d'être généreux, même avec la force et avec la santé que Allah nous a accordé, comme par exemple dans le hadith authentique apporté par Bukhari et muslim, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun que chaque partie de notre corps, le matin, il y a une sadaqa, un acte de charité et un devoir. Donc on a plusieurs actes de charité qui sont devoirs, qui sont un devoir à chaque, au quotidien, à chaque matin. Il dit alayhi sallatu wa sallam, c'est pas juste l'argent, il dit alayhi sallatu wa sallam, « Ya'adilu bayna fnayni sadaqa. Être juste entre deux personnes. Ça veut dire être équitable entre deux personnes. Deux personnes, ils avaient un, un différent. Et toi, tu as dit, ok, je vais vous aider à, à résoudre ce différent. Et tu vas juger entre eux par la justice et par l'équité. Ça, c'est une sadaqa, acte de charité. Donc, ça, le prophète Salasmin est en train de donner des exemples sur comment payer notre sadaqa, la sadaqa sur notre corps, sur notre bien-être, sur notre santé au quotidien à chaque jour. Ça, c'est un devoir, il dit, alayhi sallallahu C'est un devoir. C'est une obligation envers Allah subhanahu wa ta'ala pour être reconnaissant comme une fois de la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit alayhi salatu salam الرد لفي دابته فيحمله عليها عَلَيْهَا وَيَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهَ صَدَقَةٌ Tu aides quelqu'un à monter sur son animal, sur son chameau par exemple. C'est une sadaqa. Ou tu l'aides à transporter ses, ses biens au-dessus de son animal. Ça c'est une sadaqa. Euh, quelqu'un, il a un véhicule il a une voiture mais c'est quelqu'un qui est malade une personne âgée ou autre chose n'arrive pas à porter certains, certains cartons certaines boîtes, les mettre, tu vas l'aider ça c'est une forme de sa sadaqa acte, un acte de charité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala il dit le prophète et la belle parole c'est une Sadaqa, la bonne parole C'est une sadaqa, acte de charité Et chaque pas qu'un homme ferait vers la salate C'est quoi, c'est une sadaqa Enlever le mal du chemin des gens Aussi c'est une sadaqa Donc là le prophète Salah Simil a donné des exemples Mais c'est pas juste ça, ça veut dire Il nous dit, il est en train de nous dire que on compare toutes les autres bonnes œuvres qu'on peut faire qui sont comparables à ça. C'est ça les sadaqat pour payer pour notre santé, pour notre corps et pour notre bien-être. Ce n'est pas Ah, je suis en santé et il faut que je reste en santé. Alors, il faut que je dépense l'argent pour acheter les meilleurs aliments et des vitamines, je sais pas quoi, et des protéines, je sais pas quoi, et telle pilule, et telle chose, et tel médicament, et aller voir euh, tel médecin et aller voir tel et aller faire le sport et aller au gym et tout ça pourquoi Tout ça pourquoi Pour contribuer au bien-être en oubliant de payer le prix qui est la sadaqa en tant que tel qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala pour être reconnaissant et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien numéro 7 une autre forme de générosité de joud al ou bil irdi L'Urd, encore une fois, c'est une forme d'honneur, mais ce n'est pas dans le sens qu'on a cité tout à, à l'heure, ça veut dire le statut. C'est l'honneur par défaut de la personne. Là, il a cité une histoire qui, bon, selon la chaîne de narration, et si le Mouhaqq nous dit que c'est une histoire qui est faible en termes d'authenticité, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est fausse, okay? surtout que ce pas un hadith prophétique, parce que vous savez, dans les hadiths du prophète, les savants sont plus stricts sur les, les critères d'authenticité. À la moindre faille, ils vont rejeter le hadith parce qu'on peut pas attribuer du n'importe quoi au prophète صلى alayhi wa sallam. Mais dans les narrations, comment euh, euh, dire, les biographies des personnes pieuses ou des questions d'histoire de et autre chose, on peut être plus permissif parce qu'une narration peut être faible en termes de théorie alors qu'en réalité, elle est. Elle est véridique. Ça veut dire, ça c'est vraiment déjà arrivé sauf qu'on n'a pas de preuves. Donc il nous dit ici l'exemple d'un compagnon qui s'appelait Abu Dambam que c'est rapporté dans la rassure. « Il s'est dit, qu'il s'est passé. Il Il disait ce compagnon, à chaque matin, il y a Allah, je n'ai pas moi beaucoup de richesses pour être généreux, je n'ai pas beaucoup de richesses à donner aux autres. Par contre, ce que je vais donner comme sadaqa, c'est mon honneur. Alors il y a Allah, tout celui qui m'insulte, qui fait de la médisance envers moi, qui parle du mal de moi, je lui ai pardonné. À chaque matin, il pardonne par défaut, il y a ta sadhata, ça c'est sa sadaqa, il va donner son, irb, son honneur sådana för att få en god tid på sin väg. Det är inte så att vi måste vara sådana som vi är. Det är inte så il vi måste vara sådana som vi är. est är inte de att vi måste vara sådana som vi är. Det är de så att vi måste vara sådana som vi är. Il gagne quoi, lui, qui pardonne comme ça, pardonne celui qui m'a insulté, moi, je lui pardonne, yar Allah, ou celui qui m'a fait de la médisance ou autre chose. Qu'est-ce qu'il gagne? salam à tous, à un cœur qui est quoi? Propre, un cœur qui est donc il n'a pas de haine dans son cœur, il n'a pas de de conflit, il n'a pas de règle à compter en quelque sorte et à penser toujours à ça et ainsi de suite. Wa rahatil qalb, un cœur tranquille. Et aussi at-takhlos min mu'adati va se libérer de la haine à plus long terme, stratégiquement, c'est plus gagnant parce que il y aura il aura plus d'ennemis. Les gens vont dire lui il pardonne alors c'est pas c'est pas c'est pas ça ça fait pas ça fait pas un drame de faire le riba sur lui et de l'insulter ainsi de suite. Alors on le laisse et on passe et on passe à quelqu'un d'autre. Numéro huit. Aldu du bis sobri wa l'ihtimali wa alihba wahadi martabatun sharif alayhdi wa alayha illa n fusul kibar, another form of generosity that implique la patience. Al-ihtimel c'est quoi l'ihtimel? Supporter barakallahu fiqh. Al-ihrba de fermet l'œil. J'ai pas vu. Quelqu'un essaye de, de te mettre en feu. Quelqu'un essaye de, de te pousser comme ça des, des messages pour te mettre en colère. Quelqu'un dit qu'il te fait du mal, mais de façon indirecte. Toi, qu'est-ce que tu fais Tu es patient et tu fermes l'œil, tu supportes jusqu'à un certain degré alors il dit ça ça c'est c'est une forme de de générosité mais il nous dit que ça c'est dur pour la plupart des gens na illa c'est seulement les grands qui sont capables d'arriver à un tel à un tel niveau Få alla ihop i detta jude, fanns han inte en frukt av hans straff i det här livet, före det andra? Du skulle vilja att han ska vara generös med pengarna. Så se här, det är inte bara med pengarna som man kan vara generös. Den som inte har pengar, den som inte har rikedom, någon som säger, "Om jag hade på la récompense auprès d'Allah Azza wa dans l'akhirah mais aussi même dans cette vie du bas monde gagner encore une fois le le bien-être Allah Azza wa va t'accorder le bien-être et la tranquillité Allah Azza wa Jalla il dit ici wal-duruha qisas, فمن تصدق به فهو كفاره remarquez ici la ayah al-duruha qisas, al ici ça parle de la loi du talion œil pour œil dent pour dent blessure pour blessure. Si quelqu'un il t'a blessé physiquement, dans l'islam, tu as le droit d'aller chez le juge et de dire j'ai le droit de le blesser comme il m'a blessé. Ça c'est mon droit, justice. Mais Allah Azza dit quoi Ça c'est ton droit, mais من Le mot qui est utilisé ici quoi C'est sadaka. C'est lui qui donne son droit comme charité, comme sadaka. Donc ça c'est une forme de générosité. Il préfère pardonner. فهو كفاره له الله Allah وجل lui pardonner aussi va effacer tes propres péchés si toi tu pardonnes à autrui et الله عز وجل il dit aussi dans l'autre aya dans sourate ash-shura وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين الله عز وجل il dit جزاء سيئه سيئه مثلها La rétribution d'une mauvaise œuvre, c'est quoi C'est une mauvaise œuvre équivalente. Ça veut dire pas plus. Donc, donnons un exemple, quelqu'un, un homme, a giflé un autre homme devant les gens. C'était humiliant. Dans l'islam, c'est son droit de dire à l'autre, celui qui l'a giflé, « Tu me donnes, si tu veux que je te pardonne devant Allah Azza wa tu me donnes le droit de te gifler comme tu m'as giflé. Et devant un auditoire comparable. S'il dit non, c'est de son droit d'aller voir le juge, le juge pour quoi? demander son droit. Et le, droit va lui, le juge va lui donner son droit à le gifler comme l'autre il l'a giflé. Ça c'est le jaza, la rétribution. Il dit subhanahu wa ta'ala Celui qui pardonne Aslaha, pardonne avec la bonne intention de faire le bien alors sa récompense auprès et auprès d'Allah azza Innahu la yuhibbu adh Certes Allah azza wa jalla n'aime pas ceux qui sont injustes. Donc là comme il dit ici l'imam Ibn Al-Qayyim dans cette ayah Allah azza il a mentionné les trois statuts. Dakar al maqamat ath-thalatha fi hadhihi al-ayah. Maqam al-adl wa adna fihi «Wa maqama al-fadli wa nadaba ilayhi wa maqama al-zulmi wa harramahou.» Allah Azza wa Jalla, il a mentionné le niveau de la justice, c'est de reprendre ton droit. Et Allah Azza wa Jalla, il l'a rendu licite, c'est légal. Après ça, Allah, il a mentionné le niveau du pardon. Et ça, c'est meilleur que la justice. Allah Azza wa Jalla, il l'a encouragé vers ce statut numéro 3 Allah azza il a mentionné le niveau de l'injustice et Allah il a interdit waharama innahu la yuhibb adh Non là, bien sûr là. Donc, ici quand on parle de la loi du talion d'avoir droit à reprendre ton droit c'est pas en faisant si, si quelqu'un a tué ton fils tu t'as pas le droit en islam d'aller tuer son fils okay? c'est le criminel lui-même l'assassin, que s'il y a les preuves et eh bien il y a la peine de mort qui serait applicable sur lui là. chacun est responsable de ses propres actions oui Oui, très bonne question est-ce qu'il y a des niveaux près d'Allah en termes de générosité il y a des niveaux en termes de principe général oui il y a des niveaux ça veut dire comme on a dit la, euh, euh, la générosité par la science c'est plus important que la générosité par l'argent par la richesse la générosité en laissant ce qui appartient aux autres ça veut dire parfois regardez si je vous donne deux questions okay vous avez deux scénarios Soit cette personne va vous donner de l'argent, elle va vous donner de l'argent, elle va vous faire du mal en même temps. Elle va être généreuse. Lui, il est riche. Je te donne de l'argent, mais en même temps, je vais te faire du mal. Je vais parler du mal de toi, je vais parler de tes secrets, n'importe quelle autre. Ou il ne va pas te donner de l'argent et il ne va pas te faire de mal. Laquelle des deux est la meilleure La deuxième, n'est-ce pas a besoin de ton argent, tu peux, tu peux le garder tant que tu n'es pas injuste envers moi. Donc, remarquons ici, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois c'est juste laisser les gens tranquilles, ça c'est une forme de générosité qui peut être meilleure que la générosité par la richesse. Mais ça c'est un principe général, mais après ça bien sûr il y a des cas très spécifiques dans lesquels la générosité par l'argent pourrait être plus importante et plus noble que la générosité par la science. Remarquez ici, je vous donne un exemple. Okay? Même la générosité par la richesse. Il y a générosité et générosité. Toi, tu es riche. Et le frère, il n'est pas riche. Mais il est à l'aise. Il est à l'aise, lui. Alhamdoulé, il n'est pas pauvre. Toi, tu es riche. Mais tellement tu es riche, toi, à chaque fois, tu le croises, viens, je vais te payer au restaurant un, un dîner. Viens, je vais te payer un café. Tu lui payes, tu lui payes. Ça, c'est une forme de Générosité. Peut-être que tu peux être mieux utile à ton frère si tu partageais avec lui une science bénéfique. Peut-être qu'il il a plus besoin d'apprendre des choses bénéfiques que de manger gratuitement. Pourquoi Parce qu'il est à l'aise financièrement. Mais il apprécie quand même ta générosité. Maintenant, c'est différent si on parlait de ta générosité en termes de richesse envers un pauvre qui est affamé. Un pauvre qui est affamé, je veux dire, moi je suis riche, « Mais à la place de partager avec toi ma richesse, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Je vais t'apprendre un hadith. » On va dire « Non, non, non, je suis affamé. Et mon droit sur toi, devant Allah, c'est de me nourrir. » Vous comprenez Donc, ça dépend, encore une fois, du contexte, mais en principe général, la science, l'honneur, tout ce qui est moral dans l'islam, c'est plus noble que ce qui est matériel. Que ce qui est matériel. Non, c'est clair طيب. أبخي سايل دي سي التاسع التاسع الجود بالخلق والبشر والبسطة وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم وهو أثقل ما يوضع في الميزان La générosité à travers le bon comportement Partager le bon comportement Partager Le visage souriant La bonne attitude L'attitude respectueuse Envers ton frère Ça c'est de la générosité Il nous dit ici que c'est meilleur que la générosité Qu'on a mentionné tout à l'heure Qui est la générosité de la patience T'hammoul T'hammoul c'est supporter Tu peux supporter quelqu'un À lui, c'est mon voisin, lui ou euh, mon collègue au travail arrive mais il est vraiment, il a un caractère très très difficile. Je le supporte à peine. Je ne vais pas lui répondre ou autre chose, mais je le supporte. Ça c'est une forme de générosité. Meilleur que ça, c'est si tu es généreux envers lui avec ton bon comportement. Il a un caractère difficile, mais toi tu es tu as un bon comportement avec lui et tu es souriant envers ton frère et ainsi de suite. Tu le fais pour Allah, pour avoir la sadaqa auprès d'Allah subhanahu wa taala. Il nous dit c'est ça le haut niveau que le prophète sallallahu wa sallam il a mentionné lorsqu'il a dit que quelqu'un pourrait atteindre avec son bon comportement le niveau de asa'im al kaim. C'est quoi asa'im al kaim? C'est celui qui jeûne en permanence fait le jeûne deux, trois fois par semaine. Et celui qui fait -layl, prière de la nuit très, très souvent. Mais à il y a quelqu'un d'autre, il ne fait pas tout ça, mais son comportement est tellement exemplaire qu'il peut atteindre le niveau de celui qui fait prière et le jeûne. D'autant ici que le prophète sallassé, il a parlé de prière surérogatoire et de jeûne, quoi sur-érogatoire. Donc, oubliez là les trucs de quelqu'un qui ne fait pas la salet, les cinq salettes, il ne les fait pas, mais il a un très bon comportement. Oubliez, ok Ça, c'est réponse typique que Chepan, il écrit à l'examen. Chepan, si vous donnez l'examen, c'est le type de, de, de réponse qu'il va, qu va donner. Donc, les obligations, c'est non négociable. On ne peut pas... On peut pas faillir aux obligations, les grandes obligations de l'islam et arriver au haut niveau auprès d'Allah, avec le bon comportement. Ça, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit ça, c'est du n'importe quoi. Mais le prophète nous a dit, oui, qu'avec le bon comportement, quelqu'un pourrait ne pas avoir beaucoup de bonnes œuvres. Juste les, les limites, là, il a fait juste les bases, les obligations. Puis, il ne fait pas beaucoup de qiyam ou layl et ainsi de suite. Il n'a il a pas appris le Coran et tout. Mais avec son bon comportement, Allah, il va lui donner quoi il va donner sur le sur la balance parmi les choses les plus lourdes c'est le bon comportement auprès d'allah subhanahu wa taala al qiyamah numa'udis al judu b'tarkehi ma fi aidi al 'alayhim fala ilayhi donc ça on l'a déjà mentionné celui qui est généreux tout simplement en ne pas s'intéresser à ce qui est chez les autres c'est clair les trucs là encore une fois dans certaines cultures Les gens, ils aiment regarder ce que mes voisins, ils viennent d'acheter, les nouvelles voitures, les nouveaux meubles, qu'est-ce qu'ils possèdent à la maison, le décor. Ça va commence leur business, leur commerce, leur magasin, leur compagnie, tout ça. Ce n'est pas le bon comportement et ça fait partie. C'est une forme de générosité ici, d'abstention, tout simplement de dire quoi Ça ne me regarde pas ce que les gens ils font, ce qu'ils possèdent et tout. Ça c'est libre à eux. C'est pas ma, c'est pas ma vie à moi. Moi ce qui me concerne c'est ce qu'Allah Azawajel il m'a donné. Ça c'est une forme de générosité. Non, exactement, exactement. Mais ça, ça, ça c'est pire encore parce que ça c'est en général, en général. Si, si on parle de la même chose, ça c'est en général des Shayatin, ok, qui sont là pour nous égarer du chemin d'Allah Subhanahu wa Taala. Allah orden, vad han visar på comme som säger de möter examen, examen Karun, han var en de kummosa, Inna min al Qassas, al Qassas, så det var han som hade rikedom. Så han tog ut, så han gick ut, så han gick ut. Så han gick ut och han gick ut och han gick ut och han gick ut och han gick ut och Euh, avant ça, ils appelaient ça les stars. Maintenant, ils appellent ça les influenceurs et tout. Qui te disent quoi Juste regarde ce que j'ai, regarde ce que je possède. C'est quoi l'attitude du musulman envers ça Qu'est-ce que l'islam nous apprend envers, envers ce genre de choses Qu'est-ce que l'islam nous apprend Quelle, quelle est l'attitude que le Coran nous dit d'avoir envers ce genre de personnes et de phénomènes bizarres De ne pas s'y attarder, ça veut dire plus. Qu'est-ce que tu veux dire Barakallahu, Allahou Ne pas accorder du tout d'attention, zéro attention. La ila ma bihi minhum zahrat al dunya fi. La Alors il part de ici, la tamuddan 'aynayka. C'est quoi la tamuddan Ne pas, ton regard, n'est-ce pas ton regard Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il a acheté Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il possède Qu'est-ce qu'il propose tu l'oublies complètement que lui, il existe, que cette personne-là, elle existe, tu as meilleure affaire auprès de l'Azad. Oui, Akhir. Oui, ça peut être interdit, bien sûr, si c'est fait par espionnage, par Tadassus. Donc là, on revient vers l'autre question de tout à l'heure. Si, si ce que ton voisin il possède toi tu le connais par l'espionnage ça c'est halal ça c'est haram c'est haram c'est interdit mais parfois tu peux connaître sans espionner c'est clair tu peux connaître parfois quelqu'un il marche devant la maison de son voisin il va s'arrêter comme ça il regarde le gazon comment ils ont fait la voiture c'est quelle marque exactement ok donc ça c'est pas de l'espionnage c'est ça c'est des biens qui sont visible. Ou quelqu'un, regardez les ulama, ils parlent même même de l'adab. On a l'adab dans l'islam, le, le comportement, l'éthique de l'invité. Les savants, ils parlent de ça, les juristes. Lorsque tu es invité dans la maison de quelqu'un et c'est pas quelqu'un de très proche, c'est pas ton frère là, c'est pas ton frère biologique que dans, chez lui tu es comme chez toi. C'est un ami ou quelqu'un qui t'a invité chez lui. Les ulama ils parlent, ça fait partie de l'éthique quoi de ne pas te regarder à droite et Et à gauche, je ne vais pas voir son salon, c'est quelle couleur, et au fait, le salon, c'est quoi la grandeur. Donc, ce n'est pas de l'espionnage ici que tu es en train de faire. Lui, il t'a permis de rentrer chez lui, mais ça fait partie du bon comportement, quoi, que tu sois là pour la raison particulière de l'invitation, pas commencer à faire une estimée. Si moi, je devrais peut-être acheter la même chose. Okay il y a des gens qui sont comme ça. S'il est invité sur la maison de quelqu'un, Tout de suite, ça va virer à Ça tu l'as acheté de où exactement Ça je peux ça coûte, ça coûte combien Est-ce que c'était difficile de trouver <rire> OK Donc c'est pas comme ça que le musulman, il doit se comporter. Le musulman comme fois, il doit se contenter de ce qu'Allah Azza il lui a il lui a donné et ne pas trop être occupé par ce que les gens in possed alors ici c'est comme si nous disait si de la sagesse du qadar du destin d'Allah c'est comme s'il y a un message ici qui dit au pauvre generoux le pauvre generoux qu'est-ce que le qadar il est en train de lui dire en quelque sorte de façon bien sûr c'est au sens figuré ici même si tu n'as pas reçu la richesse pour être généreux par tes dons tu peux être généreux par ton zuhde c'est quoi le zuhde encore une fois c'est d'être désintéressé par ce que les gens ils possèdent il y a quelqu'un qui est pauvre mais qui est riche dans son cœur. n'est pas intéressé en ce que les autres possèdent. Il y a quelqu'un qui est riche, mais qui est pauvre dans son cœur. Il regarde toujours, il veut « Pourquoi ils ont plus que moi Pourquoi je n'ai pas ça Pourquoi je n'ai pas ça ?» Toujours il est en train de regarder à droite et à gauche. Le premier, le pauvre qui est généreux, qui a un cœur qui est riche, il dit ici « tafdul alayhi. Eh bien, il sera meilleur que les riches, il va leur faire la concurrence dans la générosité de deux, et il va les devancer par l'esprit tranquille, parce que lui, il a un esprit tranquille, il s'est contenté de ce qu'Allah Azza wa il lui a accordé. Ok, dernière partie pour aujourd'hui, rapidement, incha'Allah, après ça, on va passer aux questions, il dit ici, ça c'est très important, donc là, il nous parle de l'ithar, là on revient au niveau le plus élevé de générosité, l'ithar, préférer les autres sur soi-même. Je te, je, je vais sacrifier mon droit, mon choix, pour toi. Ça c'est le ithar. Attention, il y a des conditions à ça. C'est pas toujours quelque chose de bien. Il nous dit ici le début de l'ithar, c'est quoi À condition, les premiers pas dans l'ithar, tu t'assures. De ne pas perdre les acquis suivants Première chose De ne pas détruire ta foi, ta religion Parfois tu pourrais préférer quelqu'un sur toi Et ça va avoir des retombées sur ta religion Notre religion, on ne la sacrifie pas Pour laisser quelqu'un d'autre venir nous devancer Quelqu'un qui te coupe le chemin Ton chemin vers Allah Quelqu'un qui te fait perdre de temps temps précieux, sans raison valide. On va voir quelques exemples très brièvement, inshaAllah. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est est -ce est acceptable de nourrir ton frère et de rester trop, toi et de toi avoir faim? Est-ce que ça c'est acceptable dans l'Islam? Tu nourris ton frère et tu restes, toi, dans la faim. Oui. Tu nourris ton frère, euh, tu vas vêtir ton frère et tu vas, toi, rester sans vêtements. Ça veut dire l'hiver. Il fait très froid, extrêmement froid. Et toi, tu as à peine de quoi te couvrir en ressentant encore un peu de froid. Tu as encore un peu de froid, mais tu ne vas pas mourir. Okay? Mais tu as ton frère que lui il n'a pas, il est dans le, la même situation que toi, et toi tu vas dire je vais, j'ai un seul manteau je te laisse toi le porter et moi je vais porter un petit gilet je vais avoir froid, est-ce que ça c'est haram c'est interdit Non, c'est ça l'ithar ok, mais bien sûr tant que tant que ça n'arrive pas l'ithar, l'ithar c'est quoi ta propre destruction. Donc, si quelque chose va te va te causer la mort, l'Arz Allah ne te demande pas de causer ta propre mort pour, euh, pour prioriser quelqu'un d'autre avant toi. Il dit ici... an donnons un exemple typique ici sur cette autre situation. Si quelqu'un dit Moi j'ai une maison, alhamdulillah, j'ai quelques milliers de dollars dans mon compte, j'ai une voiture, j'ai tout. Moi mes frères ailleurs dans le monde, ils souffrent, ils sont dans des camps de réfugiés. Je n'ai jamais goûté à leur souffrance. Qu'est-ce que je vais faire moi Je vais vendre ma voiture, vendre ma maison, toute ma richesse, tout, tout, tout. je vais rien laisser. Et je vais tout donner comme sadaq. Est-ce que ça c'est valide ou invalide Mettons de côté les responsabilités, ok Donc c'est certain, c'est très important. Si tu as des responsabilités, tu as des enfants, tu as une famille, <rire> c'est juste pas logique de, <rire> de faire souffrir ta famille pour, quoi pour que les autres ne souffrent pas parce que euh, ta famille aussi, elle, elle aurait besoin de sadaqa, c'est juste pas logique. Mais imaginons quelqu'un qui est tout seul, qui est un jeune tout seul, lui, zahid, aucune responsabilité, aucune personne à charge. Est-ce qu'il a le droit de le faire Oui, mais à condition. Les savants, ils disent, à condition qu'il soit certain, qu'il ait confiance en Allah Azza wa et après ça, en son niveau de foi et de sincérité, qu'il sera patient, qu'il pourra être patient, qu'il ne va pas après une semaine quoi regretter aller tendre sa main dans la rue en disant « Aidez votre frère, il est dans le besoin, aidez-moi, je suis pauvre ». Okay? Donc, s'il si va aider les autres et complètement s'essouffler au point d'aller lui commencer à demander de l'aide, là, ce n'est pas, pas acceptable pour lui de faire une chose pareille. Donc, on ne va pas préférer les autres donner priorité à autrui sur nous au point de se faire un mal qu'on n'est pas capable de supporter. C'est clair Donc, ce n'est pas ça ce qu'Allah a dit. Ça, encore une fois, c'est une question quasiment théorique parce que presque pour tous ici, ce n'est pas appli applicable à nous. Ça, c'est rare, les gens qui ont, ont fait ça, comme Abu Bakr As-Siddiq, « Tarak to wa rasulah » ainsi de suite. Un niveau très, très élevé de foi. Quelqu'un qui est capable de tout sacrifier, de tout donner, prioriser les autres sur lui parce qu'il sait que sa foi lui permet de faire face aux conséquences. Ce n'est pas nous. Nous, avec... Juste, si on sacrifie juste le luxe, si on va être généreux juste avec le luxe que Allah a nous a donné, déjà c'est c'est beaucoup, c'est très généreux, ma Allah. Regardez un autre exemple très important ici que il faut, ça ça arrive dans la vie, okay? Ça arrive très souvent, ça peut arriver même dans dans dans le masjid lorsque tu es assis dans le masjid. Quelqu'un qui te coupe ton chemin vers Allah. C'est quoi qui te coupe ton chemin vers Allah Subhana. wa tawajjuhika Allah Quelqu'un toi tu es dans le mesjid, tu es assis, tu es en train de faire le dhikr, de lire le Quran et là il y a un frère qui s'assoit devant toi. Salam alaykum akhi. Ça va Alhamdulillah. Est-ce que tu as un moment Euh, Est-ce qu'on peut discuter, tout et tout Oui, oui, bien sûr. Et là, il commence à parler de tout et de n'importe quoi. Là, il s'amort pas, il n'a pas besoin d'aide. Si ton frère s'assoit devant toi, il dit, j'ai vraiment besoin d'aide, j'ai une situation très difficile, ainsi de suite, ça, il n'y a pas de mal. Mais il, il, il a juste le goût de parler à quelqu'un. Il veut s'asseoir, comme on dit, tuer le temps, comme certaines personnes, ils disent, brûler le temps. Il veut passer du temps. Donc... Ce n'est pas, pas du tout sage ici. Ce n'est pas la bonne quoi, réflexion, la bonne décision de dire je vais sacrifier mon temps pour mon frère. Parce que là, tu n'as pas sacrifié ton temps. Tu as sacrifié quoi, ton moment avec Allah Azza wa Jalla, ton dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala pour perdre du temps avec quelqu'un qui veut te parler des matchs de foot ou du prix de l'essence ou autre chose. Ce n'est pas du tout raisonnable. Ce n'est pas du tout acceptable. Ce n'est pas une forme de affara, de générosité qui est a uh, qui est défendu ou bien uh, qui est bonne selon la religion d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hada halu si akthar al si صادق, Allah ta'ala alayhi 'ayn al illa Eh bien, malheureusement, la relation de la plupart des gens envers toi, ça va être ce type de relation-là. Parce que, regardez, euh, donnez un exemple de la doumia. Si toi, tu vas t'asseoir avec un milliardaire, un homme d'affaires milliardaire, lui, lorsqu'il parle au quotidien, il parle de projets de plusieurs millions. Vous comprenez Et toi, tu dis, moi, je suis quelqu'un de très intelligent, j'ai trouvé l'idée, je vais ouvrir une boulangerie dans le quartier. Tu veux aller t'asseoir avec lui Pourquoi Parce que lui, c'est un homme d'affaires. Et toi, tu vois que c'est grand. Je vais ouvrir une boulangerie dans le quartier. Pour lui, selon ses standards, cette réunion, cette heure qu'il va passer avec toi, c'est quoi C'est une perte de temps. Pour toi, tu vas ouvrir une boulangerie. Pour lui, c'est un milliardaire. Si ça ne parle pas de plusieurs millions, il n'a pas de temps à consacrer à ça. Vous comprenez Donc ici, dans l'akhirah, le cheminement vers Allah, la récompense et ainsi de suite, c'est la même chose. Le croyant très sincère, il voit très très haut, il aspire à ce qui est très très haut. Et de ce fait, il y a beaucoup de personnes qui vont lui faire perdre de temps. Donc ça fait partie de notre foi de savoir gérer les relations, savoir gérer les interactions. Ce n'est pas vrai qu'on doit répondre à tout le monde au téléphone en tout temps et aux messages de chacun ainsi de suite. Ça dépend parfois quoi, du contexte. Ça dépend de la raison, d'être de la chose. Si tu sais que quelqu'un, il fait beaucoup de « larou », c'est quoi le « larou » C'est les paroles futiles du n'importe quoi, il te fait perdre ton temps Éloigne-toi de cette personne. Sauf, bien sûr, comme il mentionnons mentionne ici, des situations très spécifiques comme Abdaif, l'invité, « Fall youkrim daifah » ou si quelqu'un s'étant invité, ça fait partie de la sunnate de lui accorder de temps, de temps en temps ou quelqu'un de très proche, « Salatu ar-Rahim » pour préserver les liens de famille et ainsi de suite. Mais les personnes qui sont à l'extérieur de ton entourage direct et qui n'ont pas de droit direct sur toi, si des interactions sont nocives, ne servent à rien, c'est de la perte de temps coupler, sinon ça va te couper ton chemin et ton cheminement vers Allah subhanahu wa la même chose ici parfois ton état d'esprit, ton cœur il est concentré avec Allah tu as quelque chose de très spécifique que tu veux accomplir encore une fois tu veux apprendre des choses bénéfiques tu veux faire des projets de bien quelqu'un il vient, il va te te divertir. Yushatitoudhinaka il va, il va comment peut dire c'est quoi le mot le il va te déconcentrer en quelque sorte. Alors, va pas dire je vais être généreux envers lui, je vais lui accorder mon temps si ça ne sert à rien, si cette personne là n'est pas dans n'est pas dans le besoin. Wa min hadeh ma lam ta kun kama on l'a déjà mentionné c'est très important. Ma lam ya kun nasra ma zuloom ou iratha telefanin ou shafaaat alhasana tant que la personne n'est pas dans La nécessité. Ok, si quelqu'un est dans la nécessité, c'est ira cette Quelqu'un est affamé, il a besoin de ton aide. Tu vas pas lui dire quoi, toi tu me fais toujours perdre mon temps, tu parles trop et tout. Alors va voir quelqu'un. je suis concentré. Ou quelqu'un d'opprimé, il demande, il réclame justice. Aide-moi à reprendre mon droit. Tu dois le faire si tu as la capacité de le faire. Donc là on n'entre pas dans des choses pareilles. Et finalement dernier point en une minute une charla wamin تكلم الفقهاء في الايثار بالقرب وقالوا انه مكروه او حرام les juristes parlent que c'est très important ça je le vois toujours dans le mes de cette erreur al c'est quoi ithar bil qurb c'est de prioriser les autres dans les bonnes œuvres les savants disent soit c'est détestable ou c'est interdit dépendamment de la situation exemple typique qui se reproduit souvent euh deux personnes qui arrivent dans le masjid comme ça et il y a une place dans le premier rang et lui il avance il est très proche après ça il voit que quelqu'un est derrière lui il marche aussi derrière lui il se retourne vas-y mon frère prends va. non. il n'y a pas de il n'y a pas de générosité dans les bonnes œuvres Si tu étais dans la porte du paradis de l'Jannah et qu'il y a une place un peu plus haute, comme ça, si tu étais devant toi, je ne vais pas dire « vas-y, frère, <rire> la prends la place. Okay? La même chose ici, l'Ithar dans d'autres choses, l'Avan, l'Iqama, ainsi de suite. Si tu as déjà priorité, on ne parle pas ici de faire la guerre, faire la chicane, parfois ça arrive, si deux personnes arrivent en même temps, exactement en même temps, qu'est-ce qu'on fait ici si les deux, deux personnes en même temps ils ont le, le, le, le même droit Et les deux, ils disent « il y a une place ». Non, c'est moi qui dois la prendre. Ils sont 50 -50. -ce « 50-50 ». Qu'est-ce qu'on fait En faire Oui. Aucun des deux. Ça serait injuste parce qu'on va laisser quelqu'un qui est arrivé en retard si les droits sont égaux exactement là on va chercher une karina muradjih on va faire pile au face ok pile au face donc ça ça se fait ça se donne le fait ça se fait okay. pas nécessairement le pile au face comme ça mais ça peut se faire mais on parle de lorsque quelqu'un il a déjà priorité sur un autre tu as déjà avancé pour faire l'adhan et quelqu'un dit ah moi je voulais vraiment faire l'adhan prochaine fois viens avant moi incha'Allah je vais pas te... oh qui okay, vient viens je vais te laisser faire l'adhan parce que c'est une bonne œuvre. Si c'était de l'argent, c'est certain, tu ne vas pas laisser le prendre. C'est vrai ou non C'était un billet de... C'était un, une enveloppe de 1000 dollars là-bas. Toi, tu es le premier qui est arrivé, tu vas la prendre, le premier qui arrive, il la prend. « Ah, moi je voulais vraiment la prendre. » dire, achi, prends-la. » Tu ah, ne vas, vas pas dire que je suis généreux, je te laisse la prendre. Certain, certainement pas. Oui, achi. Il peut y avoir une récompense, mais encore une fois, ce n'est pas contraire ici à d'autres, il faut mettre ça avec d'autres principes dans la religion d'Allah Azodjel, comme la course vers les bonnes œuvres. Il y a d'autres ayats aussi qui nous mentionnent ce, ce, ce principe de la religion d'Allah Azodjel. Est-ce qu'il y a des questions avant tout sur le sujet, des questions directes sur le sujet Donc ça, on va continuer avec. Il nous reste une petite partie qu'on va laisser pour la prochaine fois, inshaAllah. Est-ce qu'il y a des questions hors sujet rapidement avant de conclure Oui. Ok, très très bonne question. Donc les, les savants, ils parlent, c'est un peu tricky comme on dit, comme, comme, euh, comme situation, les savants, ils parlent de ce genre de situation très spécifique comme la générosité dans les bonnes œuvres surérogatoires envers les parents. Ok, si tu arrives toi et ton père en même temps, <rire> premier rang, c'est qui qui prend la place. Ok, donc là, il y a tout le, le principe de birrul Walidane qui va s'introduire et ainsi de suite. La même chose ici pour Al-Hajj, pour le pèlerinage, Première chose, qu'il faut savoir, c'est que c'est le pèlerinage avec l'argent de qui exactement C'est parce que si les parents n'ont pas l'argent pour faire le pèlerinage, le pèlerinage n'est pas obligatoire sur eux. On n'a pas l'obligation de payer le pèlerinage pour nos parents. S'ils n'ont pas l'argent pour payer le pèlerinage, ce n'est pas obligatoire pour eux de faire le, le pèlerinage. Okay Donc ça c'est vraiment des questions de situation par situation. Mais on ne peut pas prendre ça comme principe général comme vous dites dans certaines cultures où c'est toujours les parents qui partent avant les, les enfants, ça ce n'est pas du tout vrai. Okay? Si parce que le, le pèlerinage, le hajj, c'est dans l'argent, la richesse de la personne elle-même. Si les parents sont indépendants financièrement et l'enfant est indépendamment financièrement, tout celui qui a l'obligation d'aller faire le hajj doit aller faire le hajj. Il y avait une autre question ok, très très bonne question, c'est très clair. Le, le, les ulama, si quelqu'un nous offre un cadeau, on l'accepte, ça fait partie de la sunna, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ça c'est la première, ce n'est pas obligatoire d'accepter le cadeau. Donc c'est la bonne pratique d'accepter les cadeaux, ça c'est le premier point. L'autre point ici, la question de la semaine dernière, lorsque les juristes ils parlaient de « si quelqu'un nous offre de l'eau pour faire le wodo, ok? et qu'on n'a pas d'argent pour acheter cette eau. C'est juste un cadeau que la personne nous offre. La semaine dernière, moi, je l'avais mentionné de 1, juste à titre d'exemple, okay, sur c'est quoi les sens et les valeurs que les savants mettent en pratique dans l'islam. Ça, c'est de 1. Et la deuxième chose, même ces savants-là, ils ont parlé ici du caractère, si on craint la mine, on craint un certain, une certain sentiment de, de, euh, de bienfaisance de supériorité, un complexe envers cette personne-là. Parfois, quelqu'un nous offre de l'eau, mais il n'y a pas de sentiment de mine, là, certainement pas, comme si c'était mon frère biologique. Mon frère biologique, il a une épicerie. Il dit, voilà, prends une bouteille d'eau, fais le houdou. Vous comprenez Je sais que la, la relation est tellement fraternelle et spontanée qu'il n'y a pas ce sentiment de mine. Y a pas, ça ne va pas rester une dette morale que mon frère biologique m'a donné une bouteille d'eau pour faire le houdou. Non, on ne considère pas comme une dette morale si la personne nous fait un bienfait, un service. Surtout, encore une fois, c'est ça. L'idée de l'islam, c'est quoi L'idée de l'islam, surtout entre les croyants, c'est quoi C'est les bonnes relations des cœurs. C'est le rapprochement des cœurs. « Enam el mu'minouna, Alors, si moi je sais que mon frère, il veut me rendre service, et je le sais, pas juste par ses paroles, mais par son passé, par sa nature, qu'il fait ça de façon sincère, ça lui fait plaisir de me rendre service Si moi je vais dire « Non, non, non, non, non, qu'est-ce que ça, ça peut faire ?» Ça peut donner l'effet inverse, ça peut créer quelque chose dans le cœur. On pourrait se questionner, lui, « Est-ce qu'il est qu pense des choses mal de moi Est-ce qu'il est, qu est arrogant, lui, pour ne pas accepter les services ?» Vous voyez Donc, ce n'est pas une chose qui est nécessairement bien perçue. Mais si on accepte un service pareil, on n'a pas, dans l'islam, à retenir une dette morale, mais comme on a dit la semaine dernière, on a la bonne pratique de toujours, « Quoi, si quelqu'un nous fait le bien ?» On essaie de retourner un bien pour encourager le bien, pour avoir c'est la course vers les Hassanets et si on ne peut pas, par le dua, par l'invocation. Pour que le croyant soit toujours quelqu'un qui donne, pas seulement juste quelqu'un qui, qui prend. Ma'amakhin. Une question sur le de la travail, on la le c'est Très bonne question. Ici, pour les cadeaux qui sont interdits, ne, ne rentre aucunement dans ce hadith du prophète. Okay? Ça parle juste des cadeaux qui sont licites. Donc, lorsque quelqu'un vous offre une bouteille d'alcool ou autre chose, il ne faut aucunement accepter. On ne peut pas accepter. Quelqu'un vous offre un objet, je sais que cet objet, il est, il est volé. Je sais que lui, c'est un voleur parfois, c'est un fraudeur. Il me dit, voilà, prends, prends. Parce qu'il y a des gens, ils veulent donner. Pourquoi afwan pour se débarrasser ou pour propager la culpabilité pour que tout le monde soit responsable avec lui ok pour que personne ne lui ne lui dise après ça il t'a qu'il a ou t'es un fraudeur ou t'es un voleur ou autre chose il y a des gens ils font ça des gens il est connu son entourage ils savent que lui c'est un voleur rien. mais il veut jouer au généreux il partage si je sais que cette chose là elle a une source haram c'est interdit de de l'accepter c'est clair oui Je comprends. Je comprends. Naam, le déchirer, au moins, c'est une bonne pratique, mais dans l'avenir, Inch'Allah, il ne faut juste pas accepter. Quelque chose qui est haram, on n'accepte pas. C'est clair. Quelque chose qui est interdite, on ne l'accepte pas. Un billet de loterie ou autre chose, il ne faut pas se sentir mal, ça fait partie de nos valeurs. C'est juste que la personne doit comprendre que moi, moi je ne joue pas avec ça, ou moi, je ne crois pas en ce genre de choses, ou je ne pratique pas dépendamment de la chose en tant que telle. Non. Oui, Akhik. Et la nourriture, elle n'est pas halal. La même chose. Ici, on, on, la, la chose, on ne va pas, on va pas l'accepter. Ok? Il ne faut pas. Encore une fois, il ne faut pas. faut pas être gêné de ne, de ne pas prendre ce qui ne correspond pas à nos valeurs. Si tu vas aller voir quelqu'un qui est végétarien, tu vas lui donner un gros, une grosse assiette comme ça de mechoui, comme ça. Il va dire, viens, viens. Il va te dire, non, non, non, merci. Je suis végétarien. Oh, je m'excuse. Je ne savais pas. Oui, OK. Non. Euh, je ne pas quoi faire dans cette situation, ce c'est que je donne de l'argent à personne, je pas que est Est que dans c'est clair que Non. Toi, tu, tu n'es pas responsable. Tu as, encore une fois, tu as payé. Parce que parfois, c'est quoi Parfois, c'est payé, c'est transactionnel sous une forme de cadeau. C'est juste que ce n'est pas prononcé en tant que tel. Tu as donné de l'argent, tu as utilisé un service. La personne, ce qu'elle fait avec cet argent, elle en est responsable. Ce n'est pas ta responsabilité. Allez, subhanakallamu abihamdik, ashadu allah ilaha illa anta, staghfiruka wa atubu ilayki.